Sème le vent, récolte la tempête et se reprend son mistral en pleine tête Dans la grande valse du temps, chaque instant et une quête effet fait miroir incessant, les faux pas se reflètent Allez regarde un peu, tout ce, ce que, que tu sèmes sais à travers les petits trous De tes poches, mais regarde surtout tout, tout, tout ce que tu aimes, à travers les petits trous S'aime le feu, c'est tout feu dans les cendres brûle ses yeux, dans les choses qu'il voulait répandre. Les flammes ne sont pas un jeu, elles ne savent pas attendre. Détruisant moins de deux, tout ce qu'on voulait prendre. Allez, regarde un peu tout ce, ce que, que tu sèmes, sais, à travers les petits trous te de tes poches usées. Et regarde surtout tout ce, ce que tu aimes. aimes. Il sème la vie, récolte l'amour, et c'est pas moi qui le dis. C'est écrit chaque jour dans le soleil de midi, dans la lune de toujours. Que celui qui le lit le chante tout autour. Allez, regarde un peu tout ce que tu sèmes sais à travers les petits trous de tes poches usées. Mais regarde surtout tout ce que tu aimes à travers les petits trous qui soufflent.